Première émission classique de la programmation d'automne 2010 et nouvelle heure de diffusion, ce qui va plaire aux amateurs du genre qui vont pouvoir se délecter d e r é l e v a n t de six heures de vrai rock. Simon Fitzbé va se joindre à nous pour cette première heure dans laquelle il va nous présenter ses carreaux dates, c a r r e aux dates, c'est-à-dire les éphémérides dans l'histoire du rock. Ça devrait donc être très intéressant et amusant. Par la suite, à partir de midi, ça va devenir encore plus musical et je vais vous présenter, comme d'habitude,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 Du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du folk rock, du southern rock, du glitter rock, du boogie ainsi qu'un peu de métal vers la fin. On va entendre entre autres cet après-midi des artistes des groupes comme The Doors, David Bowie, Jethro Tall, Alice Cooper, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Frank Marino et Mahogany Rush, The Beatles, Jimi Hendrix, Gentle Giant, Kiss, Yes et Iron Maiden. Tel qu'on l'a annoncé cette semaine sur le site web de Sifu, je vais vous présenter le tout nouvel album de la formation de power metal symphonique allemande Blind Guardian, intitulé At the e d g e of Time. Et à travers tout ça, je vais vous présenter la face 1 au complet. D'un album classique、euh, fantastique paru il y a 40 ans, une pure merveille, que le groupe Spirit a enregistré comme ça en 1970 et qui porte le titre de Twelve Dreams of Dr. Sardonicus. Bien sûr, je vais vous présenter la deuxième partie de ma chronique sur le groupe de hard rock psychédélique bluesé américain Frigid Pink qui a enregistré de très bons albums au début des années 70. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec trois gros canons des années 70. Dans un moment, on va entendre Black Sabbath avec ce gigantesque canon, ainsi que le Canadien Pat Travers. Mais tout de suite, on écoute le Edgar w i n t e r g r o u p avec Frankenstein à l'antenne de la Radio Campus, la station des Médamandés. La seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à trois vers, c'est Crew89 FM. f a b u f avec un immense lessic du début des années 70. Iron Man, pièce tirée du non moins classique album Paranoid de 1970, bien sûr aussi, et dont le magazine anglais Classic Rock de ce mois-ci fait la genèse. Pièce que beaucoup de gens, bien à tort, pensent qu'elle parle du fameux super-héros de Marvel. Moi, le premier, je pensais que c'était le cas. Eh bien, non, pas du tout. Dans le magazine Classic Rock, le parolier de Black Sabbath, c'est-à-dire le bassiste Geezer Butler, il révélait qu'en fait, quand il a écrit la chanson, il ne connaissait pas. Iron Man, puisqu'à cette époque-là, les bandes dessinées Marvel n'étaient pas tellement connues en Angleterre. Marvel n'était pas vraiment rendu là. Et comme la plupart des enfants et des ados anglais, Geezer lisait plutôt les magazines de bandes dessinées Beano.、Euh, les super-héros, c'était quelque chose de typiquement américain. Et les anglais connaissaient à peu près juste Batman et Superman dans les années 60. Donc la pièce Iron Man ne parlait pas de Tony Stark, mais ça raconte plutôt un récit assez complexe qui va comme suit. Un homme trouve le moyen de voyager dans le temps et se rend dans le futur. Il est alors témoin de l'apocalypse et de la fin des temps. En revenant à son époque pour alerter ses contemporains, il est entraîné dans un champ magnétique qui le transforme en un être d'acier, une espèce de statue qui n'a plus, bien sûr, aucun moyen de communiquer par la parole. Il tente néanmoins de communiquer avec les gens télépathiquement, mais ces derniers ne font que se moquer de lui, ce qui rend le Iron Man absolument furieux et il finit par contribuer à la fin du monde et à l'anéantissement. de l'humanité. Celui qui aurait pu être le héros, c'est donc changé en méchant de l'histoire. À l'époque des débuts de Black Sabbath,、uh, Geezer était un grand amateur de science-fiction et ses chansons reflétaient sa passion tout en faisant des liens avec、uh, l'actualité du moment. Et le monde des années 60 et 70, Iron Man, c'en est un exemple des plus éclatants et c'est bien sûr un des plus grands classiques de l'histoire du métal. Juste avant Black Sabbath, on a entendu le Pat Travers Band avec la pièce Life in London qui ouvre le très bon album Putting It Straight de 1977 qui est enregistré à Londres, comme son titre l'indique, et c'est l'une autre que Nico McBrain. Euh, L'actuel batteur de Iron Maiden qui faisait partie à l'époque、euh, du Pat Travers Band. Au début du b l o c on a é c o u t é le Edgar Winter Group avec l'immense classique Frankenstein qui clôture le disque The Only Commandant Night de 1972. 11h28, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. J'ai maintenant l'immense plaisir de recevoir un des très bons animateurs de c e s Fou, M. Simon f i t z b y qui va dorénavant venir nous. Présenter ses c a r r e aux dates tous les vendredis entre 11h et midi, les éphémérides du rock. Bonjour Simon, c'est un véritable plaisir que de te recevoir à Rock Classique. c l a s s i q u e C'est un véritable plaisir pour moi d'être présent <rire> à Rock Classic. q Voyons <rire> non, donc une légende de la radio, Alain l e f e v r e Ah, p l a t a v a Je suis vraiment honoré, honnêtement. <rire> De, de venir présenter les éphémérides,、euh, ça me fait très, très plaisir. Ça va être、euh, très amusant, j'en suis,、euh, suis Je convaincu. Suis... Ça fait quand même、euh, un bout de temps que tu présentes ça dans d'autres、euh, émissions. Oui, ça va、euh... faire bientôt un an.、Mm -hmm. Donc,、euh, tu vas nous présenter l e s c a r r e aux dates, ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 6 au 12 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock?、Euh, eh bien, euh, donc, euh, on commence、euh, le 6 septembre, qui est l'équivalent de lundi cette semaine.、Mm -hmm. Eh bien, le 6 septembre 1943, c'est la date、euh, de naissance de George Roger Waters,、euh, qui allait fonder Pink Floyd en 1965. Et、euh, donc, ça lui fait 67 ans,、mm -hmm. jour, euh, ben, en fait, lundi de cette semaine.、Oui. Et、euh, il se rend d'ailleurs à Montréal le 19 et 20 octobre. Euh, ce cher Roger Waters. Pour le pour fameux concert. De Walt.、Euh, oui, le légendaire concert de Walt, qu'il n'y a pas grand monde qui a eu la chance de voir、non. ce spectacle-là, parce qu'à l'époque. La logistique n'était pas aussi développée que, que, que maintenant. Ça Alors, demandait、euh, beaucoup, beaucoup de, de déplacements, du mur et de、e、tout. Exactement. Alors, ça avait été présenté dans peu de villes. Ici, en Amérique du Nord, ça avait été présenté d'abord à Los Angeles, je、oui. crois, suivi de New York. Effectivement. Et、euh, par la suite, ça s'était déplacé à Londres. Oui, je crois que c'est les trois seuls concerts.、Euh... Et il y, y a eu aussi Berlin. Berlin, oui. Berlin. Donc,、euh, ils sont revenus à Londres. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui ont réussi à voir ça. Et c'est vraiment quelque chose de légendaire. J'ai bien hâte de voir ça.、Euh, parce qu'on a entendu beaucoup parler, mais peu de gens l'ont vu. Il、euh, n'y a pas eu de film à l'époque、euh, là-dessus. Là, donc,、euh, c'est vrai quelque chose. Et il semble que. Roger Waters disait que lui, il n'avait pas l'intention de faire comme son ami Eric Clapton et de mourir sur scène. Donc,、euh, ça risque d'être probablement la dernière tournée, les derniers spectacles、euh, de Roger Waters. Effectivement, et、euh, je suis allé faire un tour sur son site Internet officiel pour écouter une performance.、Euh, donc, il y a une vidéo de Comfortably Numb、mm -hmm. qui a été、euh, mise sur le site. Et je dois dire, la voix de Roger Waters est quand même assez surprenante. À、oui. cet âge-là, il arrive vraiment à prendre, garder la note、euh, tout, tout au、fait. long. Tout à fait. Je, je, je l'ai vu en spectacle il y a, quoi, Trois ans, tu es venu présenter Dark Side of the Moon et c'était vraiment impeccable. Oui, oui, oui. Et tu sais qu'il y a une espèce de rumeur qui dit, ben, du moins, ça semble, ça semble officiel puisque Roger Waters l'a annoncé lui-même.、Euh, David g i l m o u r va participer à un spectacle de la tournée de Wall en Amérique du Nord. Ah, ouais. Il n a pas a n n o n c é dans quelle ville ce serait, mais il va venir jouer le solo de Comfortably Numb. Ah, bien, je, je l'ignorais. Est-ce que ce sera à Montréal J'en ai des frissons, so, je sais y penser. Soit-on, soit-on le. <rire> Malheureusement, je ne serai pas de la partie. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur des billets, mais je souhaite un très bon concert à tous ceux qui iront. Est-ce que tu seras de la partie Oui, oui j'y vais. De, J'ai des billets pour le premier soir. Ah, génial. Je suis、mm. sûr que tu vas avoir une très, très bonne soirée. Je l'espère. Ça, ça va ê t risque d'être r assuré avec Roger Waters.、Euh, par la suite, le 6 septembre 1961, bien, ce sont les débuts professionnels de Bob Dylan au g a s l i g h t Café de New York. Donc, ça fait 49 ans aujourd'hui、oui. que Bob d y l a n en fait, c'est son premier grand concert. Ben,、euh... ça, en fait, c'est s o premier engagement d'importance.、Oui, effectivement. Ça, ça veut dire que presque 51. 0 ans C'est、euh, assez impressionnant. Sauf que Bob, en spectacle, il vieillit très mal. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Oui, il、oui. bouge moins. Et... On est loin de Paul McGartney. Oui, effectivement. Il, il est souvent assis. Et,、euh, est, disons que ce n'est pas très. très、euh, hum, Ça ne bouge pas tellement comme spectacle. C'est dommage, un peu, malheureusement, mais bon, après 50 ans, p r pratiquement 50 ans de carrière, <rire> ça, ça, on peut comprendre. Ça s'excuse. Oui, effectivement. <rire> Euh, en 1968, cette fois-là, le 6 septembre 1968, Eric Clapton enregistre la partie du soliste pour la pièce Wild My Guitar Gently Weeps des Beatles à la demande de son ami George Harrison, qui est compositeur de la chanson. Évidemment. Et、euh, Harrison, en fait, n'arrivait pas à trouver le. Il n'arrivait pas à avoir le feel, comme on dit en bon français,、mm -hmm. euh, de, pour la guitare, en fait, pour le solo de guitare de cette chanson-là, qui, au départ, avait, il l'avait composé acoustiquement. Ben, acoustiquement. Avec une、ouais. guitare acoustique. D'ailleurs, on retrouve cette version. Sur、euh, l'anthologie、ouais. 2 ou 3. 2 ou 3, oui, un des deux. Et très, très bonne version. Même, je te dirais que je préfère <rire> la version acoustique. Oui, oui, mais <rire>、ouais, d'ailleurs.、Euh... Euh, pour euh, la sortie du spectacle Love du cycle du soleil,、euh, mm -hmm. George Martin a réenregistré des,、euh, des, des accompagnements、euh, mm -hmm. de quatuor à cordes pour、euh, cette pièce-là, cette version-là, en fait. Et c'est vraiment très, très bien tourné. C'est vraiment、mm -hmm. génial. C'était quelque chose qui aurait pu être mis sur l'album l e n d tel quel.、Euh, mais bon, faut dire que l'apport d'Eric Clapton est également assez intéressant. Il était également le premier artiste invité、euh, des Beatles. sur oui, un album. Oui, c'est la première fois.、Euh, évidemment, il n'y a Plein de musiciens extérieurs qui ont contribué auparavant、oui. aux, aux enregistrements des Beatles. Mais là, c'était vraiment la première fois qu'ils faisaient appel à. Euh, je dirais une grosse vedette. Oui, un artiste, dans le fond,、mm -hmm. qui était déjà bien établi. Et d'ailleurs,、euh, Eric Clapton a été pressenti par、euh, John Lennon pour remplacer、euh, oui. George Harrison lorsque celui-ci a quitté le groupe、oui. euh, pendant l'enregistrement de l'ADB,、oui. pendant peut-être une période de deux semaines.、Oui. Et John, John Lennon avait dit à Paul McCartney on a juste appelé Eric Clapton, <rire> il va venir finir <rire> le restant de l'album, tout va bien aller. Et、euh, finalement, Harrison était revenu et McCartney avait également repoussé、euh, du, du revers de la main cette proposition-là. C'était probablement une blague. Oui, oui probablement une bonne blague. Il bon, y avait des tensions, mais、euh, on sait que. s'est Cla Clapton et,、euh, et George Harrison étaient de très, très bons amis、Effective, à l'époque. En fait, de, tellement de très bons amis que Clapton a fini par partir avec, avec la, la femme, femme de, de George Harrison. <rire> Oui, effectivement, et,、euh, mais quand même, ils sont restés en bon s terme s、euh, oui, par la suite. Oui, tout à fait. Ce qui est vraiment surprenant. <rire> oui, vraiment. Mais、euh, j'avais vu un documentaire qui disait, en fait, euh, que euh, il, Harrison était tellement、euh, rentré dans sa, ses méditations transcendantales, il était tellement tourné sur l'Inde qu'il avait un peu délaissé son couple et il avait tout simplement donné sa bénédiction. Tout à fait. À Clapton. En, en fait,、euh, Patty Boy, dans son livre, j'ai lu son livre il y a deux ou trois ans,、mm. elle explique vraiment que quand George Harrison、euh, partait sur quelque chose, que ce soit sur la, un, un, un trip religieux,、euh, il, il vivait ça de façon très, très, très intense. Alors que si le mois suivant, il décidait qu'il partait, il partait,、euh, partait s a la foi. Euh, là, c'était très intense et il foirait très intensément. C'est un homme d'intensité. La, la, la vie était très dure avec lui. <rire> et、euh, pour terminer la journée, finalement,、euh, ben, on va dire que、euh, le 6 septembre 1990, c'est、euh, le décès de Tom f e r g a t i chanteur de CCR.、Mm -hmm. Donc, euh, non,、euh, non c'est son frère, c'est le guitariste. guitariste, pardon. e guitariste de, de, de John.、Euh, i、oui, Et il avait quitté le groupe、euh, avant, avant la fin. Ah, Déjà,、euh, ils ne s'entendaient pas très bien et、euh, ils ne sont pas r e s t a n t s en très bon s terme, s les frères、euh, Fogerty.、Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, un、euh, retour de CCR serait à peu près impossible. Quand on parle de CCR, le、euh, groupe CCR qui s'est produit en spectacle,、ouais, c'est、si si、faites... un groupe hommage. Ce n'est pas、ouais. vraiment、euh, CCR. C'est comme si les Rolling Stones,、euh, Bill Wyman et、euh, Charlie Watts、euh, formaient un groupe.、Euh, Qui, qui s'appelait les Rolling Stones, mais sans、euh, Keith Richards et, et Mick Jagger.、Euh, C'est un peu la même chose avec euh, euh, CCR qui est Credence, Lee Water, Revisited et non pas Revival. Et voilà. Et、euh, <coughs> il manque quand même le personnage principal qui est John Fogerty, qui est la voix, le compositeur, le cerveau de CCR.、Également、c e s t j u s t e la、leader. section rythmique, ça. CCR,、uh, Credently Water Revisited. C'est un groupe qui est tellement affectionné par les Québécois qu'on n'a pas vu vraiment. Ah,、oh, mais c'est、euh, un très bon、euh, groupe hommage、oui, avec deux、oui, membres、oui. originaux, c'est quand même quelque chose. Écoute,、euh, on va aller écouter、euh, une pièce du jubilé de la journée. C'est-à-dire Roger Waters, on va écouter une de ses pièces、euh, les plus connues en solo, la pièce de プロズンコンズオブイッチハイキング。 How、yeah. oh, you doing, r o Where you been? Where you gone? And he takes your hand in some strange California hand, she breaks the bone. Ce samedi 11 septembre, c'est porte ouverte au CAPS de l'UQTR. Le CAPS de l'UQTR, c'est des activités physiques pour toute la famille. Un milieu dynamique du personnel passionné, professionnel et disponible, prêt à répondre à vos besoins. Le CAPS de l'UQTR, c'est des installations sportives exceptionnelles sous un même poids. f a i t e z les 15 ans du CAPS ce samedi 11 septembre de 10h30 à 17h pour sa journée porte ouverte. Venez faire l'essai de nos activités jeunesse, nos cours de groupe, nos activités aquatiques et plus encore. Laissez-vous entraîner au CAPS de l'UQTR. Pour plus d'informations, visitez CAPS.UQTR.ca. Detox, en collaboration avec Sifu, désire t'envoyer à Chicago au Rock'n'Roll Fantasy Camp pour pratiquer, enregistrer et performer avec de vrais rockstars. Pour t'inscrire au concours, visite le site des boutiques Detox au d p r é d u n i o n t o x c o m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 The Sun and the Doors, Hello, I love you. C'est tiré de l'album Waiting for the Sun, le troisième album des Doors qui est paru en 1968 et ce qui nous amène à la journée du 7 septembre. e effectivement, le 7 septembre, puisqu'on va parler des Doors dans quelques instants, mais juste avant, souligner、euh, que le 7 septembre 1936, c'est、euh, la journée de naissance de Charles Arden Holly,、euh, qui allait <rire> devenir Buddy Holly à、oui. cause d'une faute de frappe sur son contrat. On avait oublié de mettre le E à Holly. Et donc, il a dit, bon, mais Holly, on va garder ça、euh, comme ça. Et Buddy, c'était、ah oui. son surnom、euh, que ses amis lui donnaient.、Euh, lui, qui est malheureusement décédé、euh, le 3 février 1959,、euh, il était accompagné de Richie Valens et du Big Bopper,、euh, qui ont、euh, successivement remplacé le groupe de Buddy Holly, les Crickets, qui devaient être dans l'avion avec lui. Ben,、euh, finalement, les deux se sont présentés un après l'autre pour demander、euh, la place dans l'avion. Ils avaient voyagé à la ville suivante puisque Buddy Holly voulait faire une b r a s s é e de lavage. Avant son prochain concert. <rire> et oui, malheureusement.、Euh, et et... Body Holly, qui est、euh, une immense.、Euh, C'est probablement la, la, la... Grand, le, bon, je dirais la plus Grande influence de Paul McCartney. Oui,、oh oui. Euh, d'ailleurs,、ah ouais. Paul McCartney a racheté les droits des chansons de Buddy Holly dans les années 70.、Ça. Effectivement, et j'oublie quel v i d é o c l i p mais il y a un v i d é o c l i p de Paul McCartney où il, il, se, il fait une parodie de Buddy Holly avec d i d é o Je pense Good Night Tonight. Et, effectivement, ouais, je pense bien que c'est ça.、Euh, d'ailleurs,、euh, il y avait eu une, une série de vidéoclips de Paul McCartney lorsqu'il est venu à Montréal.、Euh, il avait présenté un top 20 de Paul McCartney à Musimax,、euh, je crois, la journée d'avant. Ah. c'était assez intéressant.、Euh, mm. Par la suite, le 7 septembre 1968,、euh, eh、c'était、euh, la journée où Waiting for the Sun, le troisième album des Doors, atteint la première position、mm -hmm. du Billboard.、Euh, J'ignore par contre combien de temps ils sont restés au numéro 1.、Euh, Ça, j aucune a u c u n e idée, o n n'a pas d i n f o r m a t i o n On n'a pas l'information. Par contre,、euh, c é t a i t un album qui était un peu moins intéressant que les deux premiers, oui,、euh, mais infiniment plus que les deux suivants, quant à moi. Qui était、uh, Morrison Hotel.、Euh, D'abord Soft Parade. Soft Parade, oui. Pas、ouais. très bon album. Oui, effectivement. a Et、uh, Morrison Hotel, il y a des bons moments, mais、euh, c'est un album assez moyen. Non, malheureusement, on peut... On... ils sont venus en force par la suite, par contre.、Oh, oui, tout à fait. On peut、euh, se rappeler.、Euh, finale flamboyante avec Ellie Woman. OK. Mon album préféré,、euh, oui. c est, c est, ça reste Ellie Woman. C'est un des premiers que j'ai e n t e n d u d'ailleurs. J'ai entendu le premier et le dernier album des Doors, un après l'autre. Ellie、euh, Woman m'a marqué. Ben, Morrison, on nous voit qu'il y a beaucoup du, de vécu sur cet album. Effectivement. Et oui, <rire> oui. vraiment.、Euh, D'ailleurs, juste pour revenir à l i t t e Woman, deux petites secondes, ce que je viens d'avoir d un flash, c'est que la pièce Riders of the Storm a été la dernière pièce enregistrée par Jim Morrison et oui, les Doors. Et ça a été fait, je pense, en une prise. Et ensuite,、euh, voilà, ils sont partis. L'album était terminé et il est、hum. décédé quelques temps plus tard. L'été s u i v a Oui. D'ailleurs, il y avait un excellent.、Euh, dans l'avant-dernier numéro. Classic Rock v r a i m e n t un excellent article complet, assez instructif sur、euh, la conception de cet album et les Women, et ensuite les derniers jours de Jim Morrison à Paris.、Ah, c'est génial parce、ouais. que cet album-là, justement, a une conception particulière.、Hein. Ils avaient transporté tout leur stock de studios dans leur studio de, de, de pratique, p r e s e en fait, c'est que quand qu ils ont commencé à pratiquer et que le producteur de tous les albums、uh, des Draws、uh, s'est présenté, Paul Rothschild, Euh, il a trouvé ça tellement moche qu'il a décidé qu'il ne travaillerait pas sur cet album-là. c'est trop mauvais, je n'ai pas envie de travailler sur ce disque-là. Et il est parti. Donc,、euh, les Doors se sont retrouvés seuls avec leur ingénieur et、euh, se demandaient quoi faire. Et finalement, ils ont décidé, comme ça, d'enregistrer dans leur propre local de pratique. Ah, mais j'ignorais ce d é t a i l l à p a n c o m、mm、m -hmm. e n a Euh, donc, euh, par la suite, nous continuons avec le 7 septembre. Eh bien, Le 7 septembre 1978, c'est le décès de Keith Moon, batteur des roues.、Euh, Moon qui a succombé à une overdose d'éménéphérine, e e Je reprends. f f t qui est une,、euh, un médicament pour aider à la désintoxication d'alcool. Oui, c'est、oui, ça. Il était, il était alcoolique, e n t o u t mais en fait,、oui. il était polytoxicomane. Effectivement.、Euh, mais. Il aurait dû mourir bien avant. Oui, il a été.、Euh, dans le fond, il était très, très tough.、Euh, oh, son, oui, corps, et, son corps, son corps. Il faut dire qu'il avait 31 ans, mais il avait、ouais. l'air d'en avoir le double. o、oh, oui, il, il était relativement jeune, mais avec un corps de vieux, v i d e m e n t Donc, il y a des organes、oui. également qui devaient être assez oui,、euh, usés.、Fait. Et、euh, cette drogue-là, en fait,、euh, il avait été prescrit par un médecin, mais il a pris à peu près 10 fois la dose、euh, requise dans une journée, c'est-à-dire une trentaine <rire> de pilules pendant. c e s t du kit mode. Oui, exactement. Pendant 3 ou 4 jours, parce qu'il n'arrivait pas, à, donc, dans le fond, à combattre vraiment. Son、oui. besoin d'alcool, parce que je crois même qu'il avait consommé de l'alcool pendant qu'il était sur ces p i l u l e s l à ce qui n'est vraiment pas recommandé. Et ça a été,、euh, dans le fond, une des causes de son décès.、Mm -hmm. son, son corps était tout simplement épuisé, je pense,、oui. euh, d'après ce que j'en ai lu.、Euh, il était complètement épuisé. Et puis.、Euh... Il a déjà fait des surdoses beaucoup plus importantes que ça, mais là, cette fois-là, c'était trop. C'était simplement trop. trop.、Ouais. Euh, on ajoute ça à la tournée et tout. C'est déjà、euh, assez difficile. Assez ironiquement, quelques jours plus tard,、euh, l'album des Who est sorti. Où、ouais. euh, Are You, le dernier sur lequel il jouait. Effectivement. C'est assez dommage quand même. C'est assez triste, en fait,、mm -hmm. comme, euh, comme lancement. Euh, et on termine la journée du 7 septembre.、Euh, C'était le début de la tournée A Momentary Lapse of Reason en 1987 de Pink Floyd. C'est la première tournée du groupe depuis celle consacrée à The Wall,、mm -hmm. euh, dont on a parlé en début d'émission. e、euh, t également, euh, qui,、euh, c'était la première tournée sans Roger Waters,、euh, qui était également en conflit euh, juridique euh, avec le groupe. Oui, c'est ça. C'est une o r a t i o n très acribonieuse. Mais effectivement,、oui. c'est que, en fait, Roger Waters croyait avoir tué Pink Floyd avec The Final Cut,、mm -hmm. e t、euh, Les autres n étaient pas d'accord. Non, non, <rire> pis il voulait revenir avec le nom, il avait dit non, c'est plus Pink Floyd. Ben,、mm -hmm. ben, ben, ben. Et, euh, donc, euh, grosse bataille juridique, d'ailleurs, où,、euh, Roger Waters. Et il Waters... a perdu. Non, il a perdu, effectivement. ce qu'il a gardé, c'est le droit sur, je crois, c'était,、euh, Dark Side of the Moon, ainsi que la location du cochon,、euh, qui, se passait dans les airs pendant les concerts, là, c、mm -hmm. il s'était loué à Roger Waters. Euh, Et, et、euh, aussi, également, ils s'en prenaient beaucoup à Nick Mason pendant、euh, c est, c est, c est ce procès-là. Ils disaient q u i l n'était pas un bon batteur, ce n'était、mm -hmm. pas un bon musicien. Et g i l m o r e à son tour, disait que Waters n'était pas un bon, un bon bassiste. Oui, et d'ailleurs,、euh, c'est ce qui a été. Il y a eu un certain malaise lorsqu'ils ont reçu.、Euh, ils ont été intronisés au British.、Euh, British Hall of Fame,、euh, qui est、euh, dans le fond l'équivalent、euh, du Rock'n'Roll Hall, Rock Hall, Hall of Fame, mais、mm -hmm. en Angleterre. Il avait été intrinsé、euh, par Pete Townshend, euh, qui euh, avait vu The Wall, justement, à Los Angeles,、euh, le, le concert. Euh, et euh, Roger Waters n'était pas présent. Ils se sont euh, tous euh, un peu bitchés,、euh, dans le fond, pendant qu'ils recevaient le trophée.、Euh, Nick Mason, d i s a t o n m'a dit que je n'étais pas un bon mucier, s i mais euh, Roger. Euh, et David Gilmore a dit merci à ceux qui ont été de passage, à dire Sid Barrett, Roger Waters. Roger Waters, je ne crois pas avoir vraiment été juste de passage.、Mm -hmm. Ça a été assez <rire> mémorable. Il y avait un petit malaise.、Oui. Donc voilà pour la journée du 7 septembre. Écoute, on va aller,、euh, on va aller justement écouter、euh, la pièce、euh, la pièce titre du dernier album auquel Keith Moon a participé, Les o, la pièce Who Are You, évidemment. s o u r e s o n e s de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM. <musique> Avec la pièce titre de l'album Who Are You, le dernier qu'ils ont enregistré avec leur légendaire batteur Keith Moon, c'est sorti en 1978. 11h58, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre et Simon Fitzbig. Il vous présente aujourd'hui les carrés. Aux dates, on est rendu à la journée du 8 septembre. Effectivement, 8 septembre. Donc,、euh, le 8 septembre 1982, c'est la sortie de l'album Security de Peter Gabriel. C'était le quatrième album solo de l'ex-chanteur de Genesis.、Et、il contenait, entre autres, le succès à c h o c u e de Monkey, qui est une pièce,、euh, franchement, qui, qui, est très, très commerciale quand même、Tout、pour Peter Gabriel. Qui est,、euh, Qui a beaucoup joué à l'époque. Oui, oui. Qui a beaucoup joué. Mais, Une pièce à discothèque, même.、Euh, oui, tout à fait. Mais moi, personnellement, tu vois, j'aime beaucoup Genesis avec Peter Gabriel. Ah, moi aussi. Mais、euh, en solo, Peter Gabriel, je suis absolument incapable. Ah, c'est, c'est un style très, très particulier, un mélange de musique du monde, de musique pop, qui,、euh, parfois n'est pas nécessairement,、euh, très, très bien équilibré. J'ai bien aimé son premier album,、euh, qui est le premier Disguinil, d'ailleurs, que j'ai acheté.、Ah、ouais?、Euh, i、ouais, l était en rabais, donc. Salisbury Hill.、Euh, effectivement,、mm -hmm. pour、uh, Salisbury Hill, j'ai trouvé l'album très bon, et, euh, sinon,、euh, je dois dire que, à part,、euh, peut-être l'album Saw,、so, que j'ai trouvé vraiment génial, à cause, entre autres, participation de Kate Bush, e、euh, t e、euh, t d'autres. J'ai trouvé ça vraiment génial, mais sinon,、euh, Le troisième était bon. Le troisième album, ouais, oui, effectivement.、Euh, Qu'on qu appelle、euh, Melt, des f o i s à cause du visage. Oui. Oui, qui, avait été, qui avait été présenté dans le cadre d'albums classiques、euh, en première saison à l'automne dernier.、Mm -hmm. ouais. Très、mm -hmm. bon album, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et c'est ce qui termine la journée du 8 septembre. Malheureusement, c'était une journée assez calme. Ouais,、euh, il n'y a pas assez grand-chose. Oui, à moins qu'on s'intéresse à des choses dans, dans la vie de Kid Rock ou d'Alan Jackson. Non, on ne s'intéresse pas à ça du effectivement. tout. Effectivement. <rire> Alan Jackson, qui d'ailleurs est à Saint-Titre hier pour、euh, le festival、euh, de Saint-Titre.、Ouais. Mm -hmm. euh, donc, o u s v o c'est très intéressant. C'est pas très rock, non, ça. Non, pas vraiment. Pas vraiment.、Euh, donc, on continue avec le 9 septembre. D'ailleurs, on parlait de s p a s t r è s Rock, mais ce, cette prochaine personne l'est assez, puisque、euh, c'est、euh, en 1921 que naît Alan Freed, qui est、euh, le premier, en fait,、euh, c'était un d i s q u e jockey, c'était un générateur radio, ouais, ouais.、Euh, qui a été le premier à utiliser le terme rock'n'roll.、Euh, il est né、euh, Albert James Freed, c'était le、euh, 15 décembre 1921. Hop、oh, là, on a p e i problème de date. Il, il, il, était déjà, il était déjà vieux quand、euh, le rock'n'roll était paru. u、ouais, et... Mais il a su, il a eu le flair d'en profiter et、euh, vraiment de lancer à grande échelle cette musique que nous aimons a u tant aujourd'hui. Mais effectivement, et, euh, donc, euh, en fait, les disques j o c k e y à cette époque-là ont été vraiment très, très généreux. Euh, envers les, les, justement, les jeunes artistes ou les jeunes boîtes、euh, mmh. musicales qui, qui passaient. Euh, donc, euh, la musique, notamment de Chess Records e des choses comme ça, qui était une musique plutôt euh, typée, euh, quand même assez raciale,、mmh. également qui était une nouvelle musique、euh, qu'il fallait prendre des risques. D'ailleurs, il、euh, faut remercier Alan Freed, justement, o u tout i tout à fait. Euh, euh, Mal, malheureusement, l'establishment de l'époque、euh, a, a pris soin de le casser, de le détruire, avec、euh, la fameuse commission sur les pay-all-ins,、oui. les, les, les pots de vin, parce que les, À l'époque, les gens pensaient... certains politiciens étaient convaincus que c'était tellement de la mauvaise musique que c'était quelque chose qu'il fallait que l e s compagnies de disques paient les DJ pour、euh, la faire tourner. Effectivement. Et... Mais c'est des choses qui sont arrivées, mais je veux dire à petite échelle. c'est c e e pas s s a n é i r Mais e n t m Alan Freed a é t é reconnu coupable ça, de s'être、euh, livré à avoir reçu des, des pots de vin pour euh, faire. Euh, C'était pas mal la fin de sa carrière. Il est mort,、euh, il était complètement a l c o l i q u e、euh, Il est mort d'une siroge, je crois. C'est quand même dommage parce qu'il faut dire qu'il est vraiment parti、euh, complètement、oui, au mouvement avec、euh, le terme rock'n'roll. a d C'est lui qui est parti des carrières de Chuck Berry, de、euh, euh, Jerry Lewis.、Euh, Effectivement, il savait aller chercher les bons artistes,、mm -hmm. justement, présentés à la radio. Euh, restons euh, dans ce, cet univers rock'n'roll, puisque en 1956, Elvis Presley、euh, fait sa première apparition au Ed Sullivan Show. Euh, et、euh, c'était justement lorsqu'il a été、euh, filmé pour sa performance. Il a été filmé seulement、euh, jusqu'à la fin de son torse. <rire> il fallait pas montrer oui, ses j a m b e s Oui, oui, il avait fait, fait un、euh, scandale. Je pense que c'était au Steve Allen Show. Oui, je dégagements crois, n d o n t c h o q u é l'Amérique puritaine, alors e l l e se levait, e l a d é c i d e r de ne pas prendre de chance. Et c'est dans les mêmes moments qu'ici au Québec, Elvis a été également banni à cause de ses、euh, déhanchements. Elvis de Pelvis n'a、euh, ouais. pas eu le droit de, de venir、euh, au Québec. Ouais, et... Il est allé seulement à Ottawa,、ouais. euh, mais jamais à Montréal. Non, puis d'ailleurs, très très peu à l'extérieur des États-Unis, puisque son gérant, le colonel Parker, n'avait pas le droit、mm -hmm. euh, de mettre les pieds à l'extérieur des États-Unis parce qu'il était immigrant illégal. Donc il n'aurait pas pu retourner、oh, à l'intérieur、oh, ouais. du pays par la suite. Et, et semble il semble-t-il aussi qu'Elvis avait、euh, peur de voler. Oui, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on m'a dit également. Donc, ce qui, est, ce qui serait très plausible.、Mm. Euh, par la suite, on fait un bond de 10 ans en avant. C'est en 1966. John Lennon、euh, doit se promener au musée et rencontre l'artiste、euh, qui présentait、euh, ses toiles,、euh, Yoko Ono. Euh, donc,、euh, c'est une、euh, journée historique, si on veut, dans, dans l'histoire de la musique. Yoko Ono, qui d'ailleurs prépare、euh, le 70e <coughs> anniversaire de John Lennon,、euh, qui, qui arrive au mois d'octobre,、euh, je crois.、Oh, euh, c'est quelque chose, j'ai oublié de vérifier. Fils. Mais ouais,、okay. mois d'octobre. 19...、Ouais. Donc, il va avoir 70 ouais, ans. Il est arrivé au 70. Et、euh, donc, Yokono, o qui d'ailleurs est très actif sur Twitter、mmh. aussi, si on veut <rire> simplement、euh, se ramener au goût du jour. Je, je... vous aurais dit, est-ce une bonne ou une mauvaise journée C'est ce qu'on ça... se demande. <rire>、euh, moi, je dirais tout simplement que ça doit être une bonne journée pour John, parce、ouais. que souvent, les gens ont tendance à dire c'est de la faute de Yokono, o la séparation des Beatles.、Euh, non, non, les non. Beatles, a u r a i e n t disparu. John était profondément malheureux. Et, ouais. euh, ce, déjà en 64, 65, il y avait des trucs comme I'm a loser, euh, help. Euh, il était très noir, il se montrait très vulnérable.、Euh, donc, il était, il était malheureux et je pense plutôt que Yoko lui apportait un peu de bonheur dans sa vie. A... C'est sûr que c'était un, un, un élément irritant auprès des trois autres Beatles parce qu'elle se, se permettait de donner son opinion en studio tu sais, et ça, ça irritait profondément Paul McCartney.、Oui. Entre autres, Euh, mais euh, c e ne s t pas, y o k o o n o la cause de la séparation des Beatles. Il y en a des centaines, pas des centaines, mais il y en a des dizaines de causes.、Ah, il y a de la beaucoup, beaucoup de facteurs. Et、ah. d'ailleurs, j'invite les gens qui seraient intéressés à lire un peu sur la séparation des Beatles. C'est déjà un vieil article, ça doit se retrouver sur Internet, sur le site du Rolling Stone.、Euh, le, le magazine du 3 septembre 2009, euh, qui, euh, qui est paru donc il y a un an l'année dernière,、mm -hmm. qui、euh, consacrait un article de fond sur la séparation des Beatles. Donc, les, les, plusieurs causes, entre autres, on parle d a la n k l e i n également, mais de y o k o o n o surtout. Qui occupe peut-être les deux ou trois premières pages de cet article-là, justement, pour un peu démystifier son apport maléfique. George Harrison aussi avait beaucoup de r e s s e n t i m e n t par rapport à John et à Paul parce qu'il réussissait pas à passer autant ses compositions que les deux autres e f f e c t i v e m e n t D'ailleurs, ça s'est vu avec son premier album, qui est un album triple de compositions qui a été é c r i t pendant sa période avec les Beatles. C'est un très bon album qui se nomme Everything Must Pass. qui sorti est Qui est sorti en décembre 1970. Et d'ailleurs, que je veux en présenter une face au mois de décembre à l'émission ici. D'ailleurs, ça risque de se retrouver dans une des miennes éventuellement également.、Euh, et on termine la journée du 9 septembre, puisque、euh, c'est en 1971. C'est la sortie américaine de l'album Imagine de John Lennon, donc、euh, grand album icône, album phare de John Lennon, qui est, sur lequel on retrouve bien sûr la pièce Imagine, également How Do You Sleep,、euh, qui est How Do You Sleep, tout simplement. How Do You Sleep,、euh, oui. pièce vitriolique à l'égard le Une port. r i s e En fait, oui, exactement. On reprend les hostilités à cause,、euh, entre autres, que John se, trouvait,、euh, en fait, se retrouvait touché. Il croyait en fait que Paul McCartney s'attaquait à lui à, au travers des pièces de、ouais. l'album Ram. C'est un peu paradoxe. Que... Oui, mais en, é... en écoutant l'album comme il faut, il y avait peut-être un petit peu raison. <rire> peut-être. McCartney avait dit en fait qu'il y avait une pièce où, où il s'attaquait un peu à John、mm -hmm. et Yoko. C est, c est, euh, too many people. Too many people.、Mm -hmm. euh, écoute, euh, on parle des Beatles justement et on va aller les écouter avec une de leurs pièces les plus révolutionnaires. Vous êtes sur les ondes de la Radio Grand p u a c e C'est Fou 89 FM.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 Le Remorquage et gratuit, vous recevrez un reçu d'impôt et votre auto sera entièrement recyclé. Faites don de votre vieux véhicule en appelant au 1 888 228 8673 et visitez reinquebec.ca. Tu veux vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager tes passions?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 La soirée se poursuivra avec un party animé au 10-12 par le DJ Motorius et la chasse galerie par le DJ Pink, l tous les deux venus de Montréal. Gratuit pour les étudiants de l'UQTR. Le 15 septembre dès 19h au 10-12 du pavillon Néré Beauchemin, c'est une soirée à ne pas manquer signée l'AGE UQTR. With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 Smith avec Chiquita. s e s t tiré de l'album Nights in the Rots de 1979. Dernier album qu'ils ont enregistré à l'époque avec le guitariste Joe Perry qui les a quittés pour quelques années. En fait, pour cinq ans. Presque cinq ans. Et aujourd'hui, c'est notre j u b i l é du jour, Joe Perry, puisque、oui. c'est son anniversaire. Il a 60 ans aujourd'hui en ce 10 septembre. Bonne fête, Joe. Effectivement. <rire> Juste avant ça, on a entendu les Beatles avec、euh, Tomorrow Never Know. Ça, c'est une de leurs pièces les plus révolutionnaires,、euh, vraiment qui a jeté tout le monde par terre、euh, à l'époque de la sortie de l'album Revolver en 1966. Et c'est ce qui nous amène. À la journée, justement, du 10 septembre dans les c a r r é o a u d a t e avec、oui. Simon f i d u b é Oui, puisque le 10 septembre 1966, Revolver atteint la première position du Billboard où il va passer six semaines、euh, en tête donc, de ce、mm -hmm. palmarès, ce qui est assez impressionnant. Tout à fait.、Euh, même, même si ça reste les Beatles, mais Revolver vraiment été un album.、Euh, Euh, certains, peau, certains pour、euh... certains, c'est le,、euh, le meilleur album des Beatles.、Euh, oui, c'est、ouais. un des très, très, très grands albums. Tu as d'ailleurs Claude Rajote, qui est quand même une référence、mm -hmm. au niveau de la musique, qui, qui en a écouté beaucoup, un peu comme, comme toi, Alain.、Euh, lui, <rire> c'est son album préféré de tous les temps, donc、oui. e Revolver.、Ah, c'est、euh... compréhensible. Euh, euh, moi, personnellement, des Beatles, je préfère l'album blanc. Parce、oui, qu'il est, un, ski, il est beaucoup plus varié. Euh, et, euh, la plupart de mes pièces préférées des Beatles se retrouvent sur l'album blanc. Mais Revolver est un album absolument révolutionnaire. Et c'est un peu.、Euh, les gens, les musiciens de la côte ouest ont été、euh, fortement impressionnés par cet album-là. Et c'est un peu les débuts vraiment sérieux du mouvement rock psychédélique, acid rock,、euh, que l'album Revolver. c'est un peu, justement, ouais, les débuts, l'influence,、euh, primaire, euh, de cet album. Mais d'ailleurs, on retrouve sur cet album-là également,、euh, la pièce, euh, donc, euh, la pièce. Here, there, and everywhere. Voilà,、mm -hmm. j'allais oublier. Qui est un peu, e、euh, n en fait, selon les aveux de Paul McCartney, qui est un, une tentative des Beatles d'essayer d'égaler、euh, Gun on the Nose des Beach、mm -hmm. Boys, qu'ils avaient entendu pendant l'enregistrement, justement, de Revolver.、Mm -hmm. Ça serait mis à l'écriture、euh, de cette chanson-là, aussitôt qu'il aurait entendu、euh, Pet Sounds,、euh, qui était, euh, donc,、euh, qu'il avait écouté dans une chambre d'hôtel avec Mick Jagger, Keith Richards, également John Lennon,、euh, en compagnie fait, de Brian Johnston. Qui a fait une très, très forte impression. Sur Paul McCartney, parce、oui. que c'est, il、euh, l'avoue par la suite, Sgt. e r e a n Pepper a été directement、euh, vraiment inspiré par、euh, l'album Pet Sounds. Malheureusement, cette pièce-là, Here, There, and Everywhere, a été、euh, massacrée il y a quelques années par Dion. Et ça,、oui. c e l i n e Dillon. C'est très triste. Bien, on parlait de Tomorrow Never No également, qui a été、euh, en fait, en parlant de pièces massacrées, Tomorrow Never No, ça se retrouve <rire> également sur le tout premier album de Phil Collins. à la fin de l'album, Tomorrow Never Know est repris. Et d'ailleurs,、euh, George Harrison fait un petit clin d'œil、euh, à cela dans de, l'anthologie des Beatles vidéo où、euh, George Martin, en fait, invite、euh, les membres des Beatles、euh, restants, donc George Harrison, Ringo et Paul, à venir écouter、euh, des, des vieux、euh, tapes qu'ils avaient trouvés、euh, de Tomorrow Never Know et dit, bon, écoutez ça et, et essaye de remixer un peu pour essayer de faire un, de quoi d'un peu différent. Et、euh, George Harrison dit, faudrait que Phil Collins vienne écouter ce qu'on a fait avec sa chanson. Donc,、euh, c'est assez,、euh, c'est assez <rire> Génial.、Euh, par la suite,、euh, le 10 septembre, pour continuer,、eh euh, c'est、euh, la séparation euh, des, euh, des New York Dolls, euh, donc euh, le, le, euh, les, les membres originaux, en fait, se sont séparés、euh, le 10 septembre 1974. i l é t a i t très m a g a n é oui. Et oui, malheureusement. <rire>、euh, donc, Arthur Kane,、euh, le bassiste, était un, un très grand alcoolique. Et、euh, Écoute, Aerosmith, eux-mêmes, c'était de, de, de grands toxicomanes et ils trouvaient trouvaient que les New York <rire> d o、ah, l l s étaient bagadés. L'esprit punk,、euh, qu'est-ce que tu veux, <rire> des fois, ça, ça, ça ravage beaucoup. Ça donne une idée. <rire> <rire>、euh, par la suite, le 10 septembre 1975,、euh, très, très, très grand album de rock、euh, paraît, c'est Alive de Kiss、ah, oui. euh, qui, apparaît, est, qui comprenait donc, des performances live des trois premiers、euh, albums de. Mm -hmm. Et、euh, également l'album qui leur a permis de, de rester. C'est l'album qui les a fait exploser, qui en a fait、euh, de très, très grandes vedettes. Et c'est un album qui a eu un impact incroyable auprès de la génération suivante. Il y a des milliers de jeunes qui se sont mis à jouer de la guitare pour émuler, que ce soit、euh, Ace f r e h l e y ou、euh, Gene Simmons ou Paul Stanley. Et、euh, moi. À l'époque, j'étais ado et、euh, je peux te dire que mes idoles, là, vraiment, c'était Jimmy Page, Richie Blackmore, Joe Perry et Ace f r e h l e y Ace f r e h l e y était tout un guitariste.、Ah, tout Il est encore probablement tout un guitariste. Et, et tu, si tu regardes les, les anthologies de, de Kiss, c'est là que tu te rends compte que celui qui tenait vraiment le groupe là, musicalement, c'est Ace f r e h l e y Effectivement,、mm. parce que c'était le, le musicien le du musicien groupe. C'était le musicien du moi, groupe tout à fait. Euh, franchement, Kiss, il、euh, faut dire qu'un enfant de ma génération,、euh, Kiss, on a un, un peu moins connu ça.、Mm -hmm. Parce qu'il y a eu Kiss sans make-up.、Euh, ouais. Ils sont v e n u s un peu par après, mais c'était devenu une grosse corporation déjà、euh, lorsque j'étais jeune. Mais lorsque j'ai vu les vieux vidéos d'Ace Race, là, j'ai vraiment compris qu'était qu e e s t c q u l'esprit de Kiss. Il faut dire qu'Ace n'était、hey, plus dans le groupe lorsque moi j'étais adolescent, donc c'était un peu plus difficile. Hey, kiss Science Really, c'est pas tellement intéressant. D'ailleurs, le,、bon, le, le, le guitariste、euh, mais... qui l'a remplacé, qui est Tommy quelque chose, on va e s t t Oui, m m a y e s c'est un bon euh, guitariste, euh, je te dirais. C'est un bon guitariste, mais ce n'est pas Ace f r e h l e y Non, effectivement. Ben, il faut dire qu'il qu est un remplaçant et il sera toujours un remplaçant i m b é c i e x a c t e m e n t Ace f r e h l e y ce n'était pas nécessairement le meilleur des compositeurs,、euh, puisqu'il produisait moins que Simmons et Stanley, mais、euh, c'est celui qui,、euh, au niveau de la musique et de l'âme, c'était、euh, celui qui,、euh, qui était derrière ça. Tout à fait. Et、euh, on termine la journée du 10 septembre 1980 avec、euh, l'apparition de She's So Cold des Rolling Stones. C'était le 10 septembre 1980.、Mm -hmm. euh, nous continuons. Qui est à peu euh, près euh, la seule pièce potable de l'album Emotional Rescue, qui n'est vraiment pas un bon album des Stones.、Ah、non? Ben, je ne dirais pas que c'est le pire, là, parce que Dirty Work, c'est quelque chose.、Euh, mais c'est pas mal dans les.、Euh Ah, non, malheureusement, c'était、bon、le prochain sur ma liste d'achats. mais <rire>、euh, Donc, je vais laisser tomber. Il、euh, faut dire que j'ai une relation、euh, tumultueuse avec les Rolling Stones. Je n'ai jamais、euh, vraiment accroché encore. mais J'attends、okay. d'accrocher、euh, profondément. Des、Song. fois, ça peut prendre du temps. Dans le fond, moi, j'ai vraiment compris les Stones quand je les ai vus en spectacle.、Là. Ah, ben voilà. Il faudrait peut-être que lors d'une prochaine tournée en 2022, <rire> je pourrais peut-être aller les <rire> voir sur scène. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils qu soient encore présents d'ici là. Euh, donc, on termine,、euh, on continue plutôt avec le 11 septembre,、euh, 11 septembre 1962. George Martin、euh, fait revenir les Beatles au studio EMI après leur première session d'enregistrement. Ils devaient réenregistrer Love Me Do et ils vont également、euh, enregistrer cette journée-là P.S. I Love You ainsi qu'une première version de Please Please Me qui allait être le titre de leur tout premier、mm -hmm. album. Euh, donc, euh, al al oui, oui, album complet des jeunes. Mm -hmm. Et,、euh, continuons donc avec les Beatles. C'est un petit bloc、euh, Beatles. Les <rire> prochaines dates sont tous reliées.、Euh, puisque le 11 septembre 1964, euh, George Harrison fonde、euh, Harry Song,、mm -hmm. qui était sa propre compagnie,、euh, donc, pour、euh, le copyright de ses chansons.、Mm -hmm. euh, puisque euh, Norton Songs, qui était, qui a été, été fondé pour Paul McCartney et,、euh, et John, John Lennon,、euh, pour ce qui est de l'écriture des chansons. Mais Harrison n'en écrivait pas encore à、mm -hmm. cette époque-là. Donc,、euh, il a dû fonder sa propre compagnie. Euh, par la suite, en 1967, euh, toujours, euh, les Beatles, e n septembre、euh, 67, eh bien, c'est All In It Is Love、euh, des Beatles qui,、euh, reçoit, en fait,、euh, sa certification de un million de ventes, donc, pour ce simple. c est quand même、Puis、pas n i m p o r t e qu quoi. Qui est-ce qui a une genèse intéressante, puisqu'elle、euh, euh, e s t enregistrée en direct à la télévision lors de la première、euh, émission retransmise mondialement par、ouais. satellite? Les Beatles qui représentaient l'Angleterre en plus.、Mm -hmm. Donc,、euh, quand même, dire que c'est pas n'importe quoi. Qui est-ce qui va nous représenter à la télé? Pourquoi pas les Beatles? Et,、euh, ça a été vraiment un tabac. Mick Jagger était présent. Mick en fait, Jagger avait, était là.、Ouais. Je pense même que les Rolling Stones au complet étaient、mm -hmm. dans, dans, dans la salle enfin, avec plusieurs. Plusieurs autres euh, musiciens euh, célèbres de l'époque.、Euh, et euh, pour terminer avec les Beatles, bien, la même journée,、euh, c'est、euh, le début、euh, de. Je ne dirais pas la tournée, mais l'autobus、euh, de Magical Mystery Tour commence à、euh, faire le tour un peu de l'Angleterre. circulé dans la, la campagne en Angleterre.、Oui. Euh, qui Magical Mystery Tour qui a été le premier gros flop des Beatles. As-tu déjà vu ce film Oui, j'ai vu le film. t en as pensé quoi Je l'ai trouvé intéressant. Pour sa qualité historique, mais pas nécessairement. Si j'aurais été un jeune anglais ou un jeune américain à cette、mm -hmm. époque-là, j'aurais probablement pas trop compris. Mais un des problèmes qu'il y avait eu avec ce film-là, c'est que c'est un film en couleur et qui avait été présenté en, en noir, et, noir et, blanc. et blanc. Et il avait été présenté également la journée de Noël.、Mm -hmm. Et Paul McCartney、euh, avait eu des réticences par rapport à ça, puisqu'il ne、mm -hmm. voyait pas vraiment le but de présenter un film comme ça la journée de Noël. <rire> et en plus, en noir et blanc, là, surtout que c'est dans la pièce Flying, où c'est qu'il y a plein d'effets de, de, de couleur, s donc on passe du rouge. Au vert, au bleu, à, donc toute la palette de couleurs. e noir et blanc, ça faisait tout simplement donc,、euh, des o n c d montagnes qui devenaient un peu plus noires, un peu moins noires. C'est un film que personnellement je n'apprécie pas tellement, mais tu sais qu'il a, eu,、euh, a fortement impressionné des gens comme Steven Spielberg et George Lucas, ah, oui? Oui, ah, ça, je, qui à l'époque étaient à, à、euh, encore à l'école, à l'université,、euh, en cinéma. Ils ont été très, très impressionnés par,、euh, par ce film. J'ignorais ça. Mais Ils ont vu quelque、euh, chose que moi, je n'ai pas vu. Oui, probablement. <rire>、euh, peut-être moi aussi, justement, je n'ai peut-être pas vu ça.、Euh, mais d'ailleurs, pour les gens, si jamais、euh, les, les, jeunes, les jeunes gens qui n'ont pas vu le film voudraient se le procurer,、eh、bien,、euh, cherchez parce qu'il n'a jamais été réédité en DVD, malheureusement, euh, récemment. Euh, bien souvent, les rééditions que vous allez trouver ne sont pas nécessairement approuvées euh, par euh, Apple.、Mm -hmm. Donc, on continue maintenant avec 1975. C'est le 11 septembre 1975. On écoutait du Aerosmith justement tout à l'heure. Leur tout premier album est certifié album d o r en 1975. Oui, ça a pris du temps. Ça a pris deux ans avant que ça décolle vraiment pour Aerosmith. À l'époque, le rock n'était pas médiatisé comme aujourd'hui. Il、euh, y avait seulement stations, quelques stations FM qui diffusaient du rock, mais il n'y en avait pas à la télévision. La、euh, seule émission qui s'adressait au public rock, c'était à peu près juste le Menard Special.、Euh, ce qui fait qu'Aerosmith tournait pour se garder en vie, tournait constamment. Et la pièce Dream On a seulement joué ça dans le, le marché de leur、euh, ville natale, Boston, mais pas ailleurs. Ça a pris vraiment le succès de l'album Toys in the Attic euh, avec des、euh, gros canons comme、euh, Sweet Emotion et、euh, Walk This Way. Et là,、euh, Aerosmith se sont mis à vendre des millions d'albums et c'est à ce moment-là que les DJ se sont mis à faire tourner Dream On et que le disque a été certifié or, qui a commencé à se vendre. Oui, et ce qui est assez impressionnant avec,、euh, avec cette pièce-là, c'est que.、Euh, La voix de, de Steve Tyler a changé entre les enregistrements oui, Dream On et、euh, donc par la suite. d o n C'était c, un peu, c un peu différent. D'ailleurs, la première fois que j'ai entendu Dream On, je n'avais aucune idée que c'était Aerosmith. <rire> Il a fallu que j'aille vérifier.、Euh, je ne sais pas si c'était sur Internet à l'époque, ça fait quand même un longtemps. J'avais trouvé que c'était Aerosmith. J'avais dit de m、ouais, Tout puis, à fait.、Euh, ouais. aucune on, idée. on pourrait dire que Steven Tyler a trouvé sa voix avec le deuxième album, Get Your Wings, qui est très, très, très, très, très bon. Oui, Oui, effectivement. Euh, par la suite, cette même journée du 11 septembre euh, signifie、euh, l'enregistrement、euh, pour David Bowie et Bing Crosby、euh, de leur duo、euh, The Little Drummer Boy,、euh, la pièce qui est apparue euh, sur、euh, l'album de, de Bing Crosby,、euh, Merry Old Christmas.、Euh, ça a été enregistré donc, en 1977 et、euh, Bowie et、euh, Crosby avaient participé également à un, une émission spéciale de Noël où ils chantaient、oui, cette chanson. Oui, t r è s surréaliste. Oui, quand même.、Euh, <rire> trouver, très、euh, curieux. b o n oui, avec、euh, Crosby, c'est quelque chose que je ne m'aurais pas attendu en fait à l'époque. Non, vraiment pas. Qu de... Peut-être que c'est ça, il voulait tout simplement、euh, changer, changer son euh, image.、Euh, oui, parce que passer de Ziggy Stardust en、euh, duo avec Bing Crosby, c'est vraiment très étrange.、Mais、moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne chanson et、euh, quand, quand arrive le temps de Noël, ça joue euh, souvent euh, chez moi. J'adore、okay. cette pièce-là, honnêtement. Ben, moi, tout ce qui est、euh, musique rock de Noël,、euh, même j'avais trouvé des enregistrements des Beatles qui chantaient、euh, Merry Christmas to You. Mais donc, c'est un, un petit un, une publicité radio. Je l'ai écouté assez, assez souvent, juste pour.、Okay. Euh, donc, euh, par la suite,、euh, en 1979,、euh, les OU、euh, font leur première tournée américaine sans、euh, Keith Moon. C'était Kenny Jones、euh, qui l'a remplacé à la batterie. Il、euh, faut rappeler que, euh, donc,、euh, M. Keith Moon était décédé le 9 septembre 1978, c'est-à-dire pratiquement un an, jour pour jour, euh, avant. Euh, par la suite, en 1987, Peter Tosh est、euh, tué dans un, un, un vol de sa maison en Jamaïque. C'était le 11 septembre 1987. L'année d'après, m é t r Italica commence leur toute première tournée en Europe où ils étaient en fait tête d'affiche. C'était à Budapest en Hongrie en 1988, donc avec le nouveau bassiste de la formation Jason Newstead qui a remplacé Cliff Burton. q u i est décédé également en Europe,、mm -hmm. euh, mais donc ils accompagnaient、euh, d'autres groupes. Et、euh, également, une petite anecdote、euh, donc pour ce qui est du prochain album. p a r c qu'en 2001,、euh, Dream Theater lance leur album Live Scenes from New York. C'était le 11 septembre 2001.、Oui. Et Ils ont dû retirer les copies à la journée même que l'album a paru, puisque、euh, c'est la journée du 11 septembre et on pouvait voir sur la pochette、euh, le World Trade Center、oui. en feu. Oui, c'est J'ai eu la chance d'avoir ce disque. Cette, la, tout la, la simplement parce、copie. que je l'ai acheté avant qu'on le retire. Ah, mais ça a été、euh, quand même assez Chanson. Privilégie. Oui, je me rappelle d'ailleurs,、euh, je me rappelais d'avoir vu la pochette de cet album-là un peu avant le 11 septembre, parce qu'il y avait des, des、mm -hmm. publicités dans les revues guitare et tout.、Euh, et j'avais justement donc、euh, vu ça et je me suis dit, wow, c'est assez intéressant en pochette, ça va tirer mon oeil et、euh, j'ai essayé de retrouver l'album par la suite et、euh, on oublie ça. Malheureusement,、mm -hmm. on ne reverra plus jamais、mm -hmm. probablement <rire> cette pochette.、Euh, et on termine finalement cette chronique avec le 12 septembre. Euh, donc, euh, de o n la semaine qui, qui, qui va à dimanche、euh, de cette semaine.、Euh, bien, le 12 septembre 1966, les Beatles reçoivent、euh, un disque d'or pour Yellow Submarine, donc、euh, grande pièce chantée par Ringo Starr, qui reste un peu son plus grand succès. Euh, et euh, finalement, le 12 septembre 1990, Stevie Nicks et Kristen McVee、euh, annoncent toutes les deux qu'ils ne feront plus、euh, partie de Fleetwood Mac. C'était le 12 septembre 1990, mais je crois qu'ils ont fait des tournées Reunion par、ouais, la suite. ils sont revenus par la suite.、Euh, oui. D'ailleurs, Stevie n i c k s est venu avec Fleetwood Mac,、euh, je pense, que c'est l'année dernière à Montréal. Effectivement,、mmh. c'est vrai, j'avais oublié ce détail-là. Merci infiniment pour ben, cette première participation, Simon. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Honnêtement, c'est un grand honneur. Ben, tu viens enrichir l'émission, mon ami. Ben, merci. Et on te retrouve dans, la toute nouvelle, dans une toute nouvelle émission, La、oui. Saveur du Moment. C'est jeudi prochain à、oui. 21h. Ne manquez pas ça. Nous, on va y aller avec, u、euh, n e pièce, justement, qui,、euh, qui est tirée de cet album fantastique qui est sorti il y a exactement 35 ans aujourd'hui même. Une pièce de Kiss, on écoute Let Me Go Rock'n'Roll sur les ondes de Sifu, 89 FM. <cười>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 Du lundi au jeudi, de 7h à 9h, dès le mardi 7 septembre. Salut, c'est Emrical. J'ai participé au Festival v 2 sur la relève 2010 et l'expérience a été marquante pour l'avancement de ma carrière. J'étais un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, DJ, cirque ou a u t r e a r t de la scène.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 Midi 41! Vous êtes à l'émission r c l a s s i c en compagnie d a l a i l e f e v e une émission entièrement consacrée a u r a c i n d rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Juste avant la pause, on a entendu un classique de Kiss, Let Me Go Rock'n'Roll. C'est tiré de leur non moins classique double album Alive qui est paru aujourd'hui même, il y a exactement 35 ans, en 1975. On va maintenant poursuivre avec un peu de glam rock. Dans le prochain bloc, on va entendre David Bowie, mais tout de suite. On écoute T-Rex Rock On à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock. C'est vous! Titre d'un de leurs albums les plus marquants en carrière, Dream Police de 1979. Justement, on a entendu un peu de glam rock avec David Bowie. La pièce Cracked Actor, c'est tiré de son très très bon album l a d d i n Sane de 1973. Et au début du bloc, on a entendu T-Rex avec Rock On, c'est tiré d'un autre excellent album, The Slider de 1972.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 Rock and roll band. Fly at night in the morning, we land. Fly at night till we're satisfied. See the morning from the other side. And when you close your eyes, sleep comes fast. When you fly the universe, well, you need some rest, yeah, y o u Need some rest. I see your faces. Time is just a rubber. I'm n n a l e a the phone. Rush、avec Satisfy Your Soul, une pièce tirée leur troisième album, le très bon Strange Universe, paru en 1975. Juste avant ça, on a entendu April Wine avec Cat's Claws, une pièce un peu obscure tirée de l'album Electric Jewels de 1973. Je vous rappelle que April Wine seront en concert le vendredi 24 septembre à l'Impérial de Québec et le lendemain, le samedi le 25, ils seront au Métropolis de Montréal. Au début du b l o c on a entendu c h i l l o w a c k avec Fly at Night, un immense classique du rock canadien tiré de l'album Dreams, Dreams, Dreams, Dreams de 1977. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre April Wine, dimanche 12 septembre, Catatonia, Swallow the Sun et Orphanland seront au Petit Campus. On va en entendre un peu plus tard dans l'émission classique du Catatonia et du Orphanland. Je vais vous a i s v en reparler de ce spectacle. Samedi 18 septembre, Camelot, Lisa et Blackguard seront au Club Soda. Dimanche 3 octobre, Immolation Vader et trois autres groupes seront au Fofoune Électrique. Le jeudi 14 octobre, Black Label Society, Children of b o d o m et Clutch seront au Metropolis, le même soir que Carl、euh, Palmer, la Carl Palmer Band sera au Jésus. Ça, c'est pour les amateurs de Rock Payressif. Les vendredis 15 et samedi 16 octobre, bien sûr, aura lieu le Trois Rivières Metal Fest 2010, le dixième anniversaire de cet événement annuel majeur dans le monde du métal. Au Québec, ça se passe à la bâtisse industrielle et、euh, cette année, on retrouve entre autres à l'affiche Despise Icons. Ça, ça va faire beaucoup plaisir à ma blonde.、Euh, mon oncle Serge e t Anonymous, Misery Index, Martyr, Nuraxis, Blackguard, a r t f i c t i o n et surtout Cannibal Corpse. Ça, ça va faire vraiment beaucoup plaisir au Dr. Pendragon, Cannibal Corpse à Trois-Rivières. Dimanche 17 octobre, Guar d seront au théâtre t e l u s Lundi 18 octobre, Suffocation et The Faceless avec trois autres groupes seront au Fofone électrique. Les mardis 19 octobre et mercredi 20, bien sûr, aura lieu le fameux spectacle Roger Waters Presents The Wall au Centre Bell. Le mercredi 20, pour les amateurs de métal, Nevermore, Warbringer et deux autres groupes seront au Fofone électrique. Samedi 23 octobre, Jason Bonham's Led Zeppelin Experience seront au Metropolis. Black Mountain est de retour à Montréal à la Tulipe le mercredi 1er novembre. 21 novembre, ce sera le retour des fantastiques hollandais de EPK. C'est un dimanche et ça se passe au club Soda. Forbidden, e v i l Gamma Bomb, b o n d e d by Blood seront au Fofun électrique le lundi 22 novembre. Le 30, c'est un mardi. Psychroptic et Keep of Callison seront à l'Impérial de Québec et le mercredi 1er, ils seront au Petit Campus de Montréal. Killing Joke seront au Cabaret Juste pour Rire le lundi 6 décembre. Le mardi 7, Cataclysm seront à l'Impérial et le jeudi 9, ils seront à leur tour、euh, au Club Soda de Montréal. Le dimanche 12 décembre, finalement, Joe Cetriani sera au Metropolis. 13h07, vous êtes à l'émission A Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va revenir un peu en arrière avec un petit bloc Années 60. Dans quelques minutes, on va entendre Love et Crosby Stills, et Nash et Young. Mais tout de suite, on écoute les Rolling Stones à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é d a v a l e s et la Seule faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89ファンファ Dressed in blue, see the sky in front of you. And her face is like a sail, and h e white's so fair and pale. Have you seen a lady?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 オーディションの糸は糸の糸の糸の糸の糸の糸の糸の糸 I guess I'll take my pistol I've got it in my hand Because he's on my land And so the story ended Do you, you know it oh so well? Or、oh, should you need I'll tell you I l l see you sitting on the couch. I recognize your artillery. I have seen you many times before. Once, when I was an Indian and I was on my land, why can't you understand? And so the story ended. y o u you know i t so well. What s h o u l d y o u need, I'll tell you. b i s Nation, n g avec un de leurs nombreux classiques, l'APS Ohio, qui rappelle les événements tragiques de l'Université de Kent quand la garde nationale a décidé d'ouvrir le feu sur des étudiants non armés qui manifestaient pacifiquement contre la guerre du Vietnam. C'était en 1970, au printemps 1970. Euh, J'ai pris cette pièce, cette version, je l'ai tirée d'un très, très bon album compilation paru au début des années 70, l'album So Far, qui est paru très exactement en 1974. Juste avant ça, on a entendu la formation californienne Love avec Live and Let Live, une pièce tirée de ce véritable petit chef-d'œuvre qui est l'album Forer It Changes, le troisième album de Love qui est sorti en 1967. Et au début du bloc, on a entendu les Rolling Stones avec She's Rainbow, c'est tiré de leur album Their Satanic Majesty's Request, paru lui aussi en 1967. 13h23, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d a l a i n Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe Obscur de la semaine, une formation américaine de blues rock psychédélique du début des années 70 qui portait le nom de Frigid Pink. Dans une demi-heure, je vais vous présenter un côté au complet d'un album vinyle classique paru en 1970. Cette semaine, je vous présente,、euh, c un des meilleurs albums de rock psychédélique de l'histoire. The Twelve Dreams of Dr. Sardonicus de la formation californienne Spirit. Pour l'instant, on va poursuivre avec des gros canons des années 60, encore une fois. Dans un moment, on va entendre Jimi Hendrix et Bob Dylan, mais tout de suite, on écoute Jim Morrison, et, ou plutôt, on écoute Big Brother and the Holding Company. Sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est faux! 89.1 FM!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 Yeah. Fuck. Bob Dylan avec s t u c k Inside Mobile with the Memphis Blues again. Pièce tirée d'un de ses albums classiques, un petit chef-d'œuvre, Blood o n Blonde de 1966. Juste avant ça, on a entendu Jimi Hendrix avec Loverman. C'est tiré de son nouvel album, si on veut.、Ouais, c'est un nouvel album de nouveau matériels, de matériel.、Euh, Inédit qui est sorti au début de cette année, l'album Valleys of Neptune qui est paru en février ou mars. Au début du b l o c on a entendu j a n i s Joplin à l'époque où il faisait partie de Big Brother and the Holding Company avec la pièce Combination of the Two, la pièce qui ouvre ce petit chef-d'œuvre q u est l'album Cheap Thrills de 1967. 13h44, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de mon groupe Obscur de la semaine. En fait, il s'agit de la deuxième partie de la présentation、euh, du groupe que je vous ai introduit la semaine dernière. Une formation américaine de blues rock psychédélique du début des années 70 du nom de Frigid Pink qui ont fait quelques albums intéressants. Un quatuor de Détroit qui s'est formé en 1967. Il était composé du chanteur Kelly Green, du bassiste Thomas b a u d r y du、euh, guitariste Gary,、euh, Gary Ray Thompson et du batteur Richard Stevers. Ils se sont fait une bonne réputation en tournant constamment et en donnant des spectacles sans arrêt pendant deux ans et un peu partout, comme ça, dans l'État du Michigan. Et ils se sont fait remarquer par l'étiquette de disque Parrot qui les a signés en 1969 et qui a sorti leur premier album homonyme au début de l'année suivante. J'en ai fait tourner pas moins de cinq extraits la semaine dernière de ce disque qu'on pourrait qualifier d'album classique obscur, même si la production n'était pas fameuse en réalité. Leur deuxième album est sorti aussi en 1970. Le premier était sorti en janvier, le deuxième est sorti en juin. C'est quand même assez rapproché.、Euh, cet album s'intitule Defrosted et c'est selon、euh, certains un bien meilleur disque、euh, que le premier. Ça dépend des goûts. Personnellement,、euh, je ne suis vraiment pas sûr parce que le premier était vraiment très bon,、euh, mais c'est évident. Defrosted sonne mieux que le premier. La pochette est plus belle, elle, même si ce n'est quand même pas une grande œuvre d'art. Elle montre les membres du groupe emprisonnés dans un cube de glace et s'est présentée sur un papier métallique très brillant et très beau. Sur Defrosted, Frigid Pink a pris un virage blues rock vers le boogie, beaucoup plus près du hard rock et du métal que ce que le groupe laissait présager sur son premier disque. Néanmoins, malgré ce deuxième opus de qualité, le groupe a vu son élan stopper、euh, puisqu'il s'est vendu beaucoup moins que le premier.、Euh, il est monté seulement à la 149e position du Billboard, alors que le premier s'était rendu dans, sur le bord du top 10, à la 11e position.、Euh, ça, ça, ça a évidemment beaucoup déçu le groupe et、euh, ils ont.、Euh, À l'exception du batteur Richard Stevers, tout le monde a jeté l'éponge et abandonné le navire.、Euh, donc, Stevers a dû se reformer le groupe au complet. Groupe,、euh, qui ne pouvait plus compter dorénavant, en plus, sur leur excellent chanteur, Kelly Green.、Euh, lui, il était remplacé par John Waring, qui, n、euh, était pas mauvais, mais il avait l'air bien ordinaire à côté de Kelly Green. Tout ça a eu pour effet de faire perdre confiance à leur étiquette de disque, Parrot. Qui les a laissés tomber, ce qui fait que cette nouvelle mouture de Frigid Pink a dû se trouver une nouvelle compagnie pour enregistrer leur troisième album. Et c'est Lion Records, une sous-branche du major MGM, qui a sorti le disque Earth Omen plus de deux ans plus tard, soit en 1973. Un bon disque, un peu inégal, mais avec néanmoins de b o n n e q u a l i t é Qui en font une suggestion intéressante pour les amateurs d'obscurité des années 70. On va tout de suite écouter quelques extraits de ces deux disques de Frigid Pink sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Toit-Réviance. C'est Faux89.fm. I、tell you one more time now, woman. Please, Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. don't ask me.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 Pour plus d'informations, visitez caps.uqtr.ca. Go! La GEUQTR f a i t sa rentrée 2010-2011, 15 septembre, dès 19h au 10-12 du pavillon n、bon、é r é b a u c h e m i n Au menu, Atomic Baobab, Prodige Galsen et Mister Valère. La soirée se poursuivra avec un party animé au 10-12 par le DJ Motorius et la chasse g a l e r i e par le DJ Plink, tous les deux venus de Montréal. Gratuit pour les étudiants de l'UQTR. Le 15 septembre dès 19h au 10-12 du pavillon Néré-Bauchemin, c'est une soirée à ne pas manquer, signée l'AGE-UQTR. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 オレイ。 Information américaine de rock psychédélique très obscur du début des années 70. Frigid Pink. On vient d'entendre la pièce Miss Evil qui ouvre le troisième opus de ce groupe de Détroit.、L、Album intitulé Earth Omen qui, sans être éclatant, est tout à fait digne d'intérêt pour les amateurs d'obscurité des années 70. Juste avant, on a entendu deux pièces tirées du deuxième disque de Frigid Pink, Defrosted. De 1970, on a entendu l'instrumental Slooney, très inspiré de Alvin Lee, de Ten Years After, avec une partition de guitare comme ça, ultra rapide. Au début du bloc, on a entendu la pièce Black Lace qui ouvre le disque avec、euh, brio. Malgré,、euh, malgré ses qualités, le troisième disque de Frigid Pink, Earth Omen, a eu encore moins de succès que leur deuxième, d e Frosted, et l'étiquette、euh, Lions les a laissés c h o u a r à son tour. Ce qui est vraiment dommage. Néanmoins,、euh, le groupe a persisté et a réussi à intéresser l i n t i q u e t t e Fantasy qui leur a permis d'enregistrer un quatrième album, All Pink Inside, qui ne s'est pas vendu lui non plus.、Euh, le groupe a donc mis fin à ses activités et、euh, les membres、euh, qui le composaient sont tout simplement retournés à l'anonymat. Voilà pour cette petite présentation de Frigid Pink. J'espère que ça vous a plu.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 Au cours de l'année 1970, il y a 40 ans, c'est une des grandes années du rock 1970. Donc, au cours des prochaines semaines, on va entendre de véritables petits chefs-d'œuvre par des artistes comme Elton John, Magma, Genesis, Pink Floyd, Black Sabbath et Led Zeppelin. Cette semaine, c'est un album un peu obscur qui a l'honneur de débuter cette série. Album obscur, mais véritable chef-d'œuvre. C'est Un des plus grands albums de rock psychédélique, à mon avis, de tous les temps, Twelve Dreams of Dr. Sardonicus de la formation californienne Spirit. Un groupe un peu, comme je le disais, un peu obscur du commun des mortels, mais qui a enregistré de véritables merveilles à la fin des années 60. <coughs> On pense à leur premier album homonyme, Clear, The Family That Plays Together, et surtout à Twelve Dreams of Dr. Sardonicus, qui est un album absolument parfait. Rempli de véritables joyaux comme Morning Will Come, a Love Will Find a Way, Nature's Way et Mr. Skin. Tout de suite, sans perdre plus de temps, on va faire place à cette petite merveille et écouter la face 1 en entier de ce joyau du rock psychédélique californien. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Toire et Vienne. C'est fou! 89.1 FM. What you've done to the rain and the sun. So many changes have all just begun to reap.、Uh. I know you're asleep. Wake up, s w a g s stick out, clap in your wings. j a m s t a r s s jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. On vient d'entendre la face en, en entier de ce qui est leur plus grand chef-d'œuvre l'album vinyle t w e 12 Dreams of Dr. Sardonicus paru il y a 40 ans en 1970. On vient d'entendre Mr. Skin, pièce qui a été reprise un an ou deux après par la formation anglaise Juicy Lucy, qui en a fait une excellente version sur le disque Get With This. Juste avant, on a entendu deux très belles、euh, pièces. Why can I be free? e t love has found a way. Précédemment, on a entendu une pièce plus légère, Animal Zoo, et on a aussi entendu le classique Nature's Way. A passablement tourné sur les ondes des stations de radio rock de la côte ouest américaine. Au début du bloc, on a écouté Nothing to Hide qui ouvre l'album avec brio. C'est un disque que j'ai écouté des centaines de fois et dont je ne me suis absolument jamais fatigué. Une vraie merveille que je conseille chaudement aux amateurs de rock psychédélique des années 60. Et, et ce qui est exceptionnel, c'est que ça a très bien vieilli. Qui démontrent de façon éloquente que Spirit était très en avance sur leur temps. Peut-être que ça leur ennuie même <rire> à l'époque. Le groupe était dirigé par le très génial guitariste Randy California, qui était un peu、euh, le pupil l e de Jimi Hendrix.、Euh, California est malheureusement décédé, noyé il y a une dizaine d'années, en tentant et en réussissant à sauver son fils qui avait été emporté par le courant loin de la plage, quelque part en Californie. e h bien, Randy California, lui, a été moins chanceux. Il est mort noyé. Voilà, j'espère que ça vous a plu cet album. Je, la semaine pro prochaine, plutôt, je vais vous présenter la phase 1 du、euh, premier album homonyme de Emerson Egg Palmer. C'est donc un rendez-vous.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 It's the same kind of story that seems to come down from long ago. Two friends having coffee together when something flies by their window. It might be out on that lawn, which is w i d e at least half of the playing field. Because there's no explaining. That Your imagination can make you see and feel. And your, your body wants to feel. f o r g i t e me every time. Now it's not a meaningless question to ask if they've been and gone. I remember a talk about North Carolina in a strange, strange pond. You see, the sides were like glass in the thick of a forest without a road. And if any man's hand ever made that land, then I think it would have showed. And that's why it seemed like a dream. I'm g o n g o t me h y p n o t i z e d I'm gonna d that's right.、Mm -hmm. n In Mexico, where a man can fly over mountains and hills. And he don't need an airplane or some kind of engine, he never will. Now you know it's a meaningless question to ask. t h e s e s no stories are r i g h t c a u s e What matters most is the feeling you get. more Time seems like a dream. God, we got you here. t my m s body has nothing. God, we are h e it Seems like a dream. l e t s w i n And ladies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 Pour plus d'informations, visitez caps.uqtr.ca. CTR est une mission consacrée à la musique électronique trance s o u s influences psychédéliques et progressives. En compagnie de Pierre-Louis Champagne, venez découvrir la f a c e cachée du trance en écoutant un mix continu regroupant plusieurs nouveautés et classiques associés a u g e n r e p r o g r e s s i f et p s y c h é d é l i q u e Venez explorer l'immensité du genre musical en entendant des rythmes dynamiques et en douteur tous les mercredis soirs la de 21h.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 よし。 Jeff Beck avec la très belle et longue pièce instrumentale qui clôture l'album Blow by Blow de 1975, la pièce Diamond Dust. Très très belle pièce et très très bel album produit par George Martin, le producteur des Beatles qui avait fait là un excellent travail. Juste avant ça, on a entendu Emerson Nick a e d Palmer avec Lucky Man. C'est la pièce qui clôture leur premier album homonyme paru en 1970. Et au début du bloc, on a entendu Fleetwood Mac avec Hypnotized. Ça vient de l'album Mystery to Me de 1973. 14h50, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre carrément dans le rock progressif. Dans quelques minutes, on va entendre Rush. Et Kansas avec une longue et très bonne pièce. Mais tout de suite, on écoute UK sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et s la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock p r a g r e s s e f à t o i r r i v i è r e C'est faux, 89.1 FM! Votre capsule Info Campus. L'événement u q t i r s o u s le chapiteau se tiendra du 8 au 10 septembre, inclusivement afin de permettre aux étudiants de mieux connaître les différentes associations présentes sur le campus. On écoute j i m b y m a r i g o u a e vice-présidente aux affaires socio-culturelles à l'AGE. Ça s'adresse essentiellement aux nouveaux étudiants parce que plusieurs, plusieurs associations seront présentes pour、euh, présenter justement ce qu'ils vont faire durant l'année et donc c'est en quelque sorte pour recruter de nouvelles.、Euh, De nouvelles personnes avec,、euh, qui ont envie de s'impliquer au sein de la vie universitaire. Pour célébrer l'estampe et le 30e anniversaire de l'atelier presse-papier, la galerie R3 présente en grande première mondiale l'exposition nomade Centre-Choc qui amorce un long voyage de trois ans. Pierre-Simon Doyon du Département des Arts nous explique. Alors c'est une exposition d'estampes、euh, de très grand format, donc de la gravure, comme on le dit communément. C'est en fait une exposition qui est présentée par des anciens de l'université, qui sont devenus des artistes professionnels. Ils nous font l'honneur et le plaisir de revenir à l'université、euh, pour une exposition qu'on qualifie de nomade, qui va se promener, qui va aller au Mexique, au Danemark et un peu partout en Europe. Mais、euh, ils ont choisi、euh, l'UQTR pour、euh, leur première exposition. Le service de pastoral de l'UQTR d é c i d i v e avec son cours sur la Bible. Le prêtre Georges Croto explique. Une possibilité de trois cours, soit sur Saint-Paul, soit sur l'Apocalypse, soit sur l'Ancien Testament, suivant les d é s i d é r a t a des étudiants. C'est un cours sans frais, sans examen, sans contention. Le début des formations est prévu pour le début du mois d'octobre et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Au Vox Pop, nous avons demandé aux nouveaux étudiants aux Comment ils ont trouvé leur première journée d'intégration. Jusqu'à date, c'est bien. C'est froid, mais c'est bien. <rire> L'initiation, c'est vraiment agréable, puis le campus, i est le fun. C'est vraiment drôle, puis super amusant. C'est très drôle, c'est super amusant, et、euh, on apprend à se connaître tranquillement, à connaître les lieux. Puis... C'est vraiment intéressant. Pour avoir vécu à l'Université Laval, c'est pas mal p l u s fun à Trois-Rivières, comme c'est là en tout cas. Puis en plus, ça dure deux semaines de temps, fait que je pense qu'on va en v o i r de toutes les couleurs.、Là. Ça va très bien. On a rencontré beaucoup de gens. On a en plus découvert l'école, donc ça a été vraiment très gratifiant et intéressant. C'était votre capsule InfoCampus.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 Avec un de leurs très nombreux classiques, The Trees, qu'on retrouve sur l'album Hemispheres de 1978. Neil Peart, le batteur de Rush, va célébrer son 58e anniversaire puisqu'il est né le 12, 12 septembre 1952 à Hamilton, en Ontario, au Canada, bien sûr, c'est dimanche. Juste avant Rush, on a entendu Kansas avec Magnum Opus. C'est tiré de l'album Left Overture, très bon disque paru en 1976. Au début du bloc, on a entendu UK avec In the Dead of the Night. C'est la pièce qui ouvre leur premier album homonyme paru en 1978, sur lequel on retrouvait l'excellent guitariste virtuose Alan z o l s w o r t h D'ailleurs, c'est le seul album sur lequel on retrouve Alan z o l s w o r t h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 On va poursuivre toujours dans le rock progressif et le m é t a l progressif. Dans la prochaine heure, on va entendre entre autres Anathema, on va entendre va Iron Maiden, Orphan n n n va e e t d e o r Land. On va aussi entendre dans un moment Gentle Giant, mais tout de suite, on écoute Uriah Heep sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. Et s la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou 89 FM! I'm Gary Green from Gentle Giant. You're listening to the Rock Classique on 89.1 FM. Still Giant avec un de leurs classiques, Just the Same, la pièce qui ouvre、euh, leur album Free Hand, un chef d'œuvre absolu du rock progressif paru en 1975. Et juste avant ça, on a entendu Uriah Heep avec Between Two Worlds, pièce qu'ils ont réenregistrée et qui est parue sur、euh, l'album Celebration. Qui est sorti en 2009 afin de souligner le 40e anniversaire de carrière de Uriah Heep. 15h26, vous êtes à l'émission Rac Classique, accompagnée d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans le métal progressif. D'ici 16h, on va entendre la musique de Anathema et Iron Maiden. Je vais aussi vous présenter le tout nouvel album de Blind Guardian un peu plus tard. Mais tout de suite, on poursuit avec une formation qui sera en spectacle à Montréal en fin de semaine. Une formation qui a sorti un très, très, très bon disque au début de l'année. On écoute Orphan Lane. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock et du métal à Toit-Rivière. Ne cherchez pas ailleurs. C'est si fou. 8 9 FM.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 4489 Iron Maiden avec la longue et excellente pièce When the Wide Wind Blows qui clôture leur dernier album qui est paru le mois dernier, The Final Frontier, une histoire d'amour comme ça au temps de la fin du monde. Juste avant ça, on a entendu Anathema avec la très belle pièce Universal qu'on retrouve sur leur disque We're Here because we're here qui est paru il y a quelques semaines. Et、au début du bloc, on a entendu les Israéliens de Orphanland avec New Jerusalem, pièce tirée de leur très très bon disque, The Never Ending Way of Our Warrior, qui est paru au début de cette année. Et je vous rappelle que Orphanland seront en spectacle avec Catatonia au petit campus de la rue Prince Arthur à Montréal ce dimanche 12 septembre. Affiche très intéressante. Dans un moment, je vais vous présenter le tout nouvel album de Blind Guardian tout de suite après cette courte pause publicitaire. Detox, en collaboration avec Sifu, désire t'envoyer à Chicago au Rock'n'Roll Fantasy Camp pour pratiquer, enregistrer et performer avec de vrais rockstars. Pour t'inscrire au concours, visite le site des boutiques Detox au d p r è s d u n i o n t o x c o m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 Je vous parle maintenant de ma nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album de la formation de power metal symphonique allemande Blind Guardian, intitulé At the Edge of Time. n e u v i è m e album studio pour ce groupe originaire de Krefeld, dans le nord de l'Allemagne, qui existe depuis、euh, 1986. Ce ne sont pas des jeunesses Blind g u a r d i a n ce sont des vétérans. q u compte des albums incontournables du genre comme Nightfall in Middle-earth, Imaginations from the Other Side et n i g h t at the Opera,、euh, qui sont des classiques du genre. Le groupe met surtout en vedette le chanteur Anzi Kirsch, qui、euh, fait partie、euh, de même、euh, aussi de, de Demons and Wizards, un autre groupe très apprécié des amateurs de power metal. Les autres membres de Blind Guardian, les autres membres officiels, sont les guitaristes André Holbrich et Marcus Siepen, qui sont là depuis les débuts, et le petit nouveau de la bande, c'est-à-dire le batteur Frédéric Hemke, qui est là depuis 2005. Il s travaille n t aussi en studio et sur scène avec le bassiste Olivier o s v a r t et le claviériste Michael Schuren, mais ces deux-là ne font pas partie officiellement de Blind Guardian, même s'il s travaille n t avec eux depuis 1997. Ce qui est quand même appréciable. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas tellement amateur de power metal, mais ma blonde, elle, elle l'est. Ce qui fait que je connais assez bien la discographie de Blind Garden, assez pour pouvoir les apprécier et me rendre compte hein, que Blind Garden, c'est un des grands groupes du genre, c'est un des meilleurs et des plus intéressants. Il y a des groupes que je suis personnellement absolument incapable de supporter, comme surtout Angra,、euh, Hammerfall, Rhapsody of Fire, Halloween, Gamma Ray, Ed Guy, Avantasia,、euh, en particulier à cause du style de chant affecté et solennel qui me déplaît au plus haut point.、Euh, Ce qui n'est pas le cas de Blind Guardian, qui me font plutôt penser à Queen, de par leur cœur opératique, ambitieux, sophistiqué, qui font grandiose, mais sans faire trop Nana Mouscoury. Ce qui fait qu'en général, j'arrive fort bien à apprécier Blind Guardian, alors que la plupart des, des groupes du même genre me rebutent profondément. Mais、euh, ce qui est vraiment encore plus surprenant, c'est que j'ai vraiment bien aimé ce tout nouvel album, At the Edge of Time. Que j'ai trouvé réellement très bon. C'est un album、euh, très varié qui intègre le folklore européen, la musique classique et le rock progressif.、Euh, L'intégration des instruments et des parties、euh, classiques en particulier sont tout à fait réussies. Et、euh, des pièces comme Sacred Worlds et Wheel of Time,、euh, sur lesquelles on retrouve des éléments de musique orientale, sont tout à fait réjouissantes. C'est très mélodique, bien sûr, mais on y retrouve aussi des éléments de thrash qui viennent donner du punch à certaines pièces. On va tout de suite en écouter deux extraits de ce très bon album de Blind Guardian. At the Edge of Time, sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomans est la seule, absolument la seule à diffuser du vrai rock et du métal symphonique à Trois-Rivières. Ailleurs, ils ne savent même pas ce que c'est. Vous êtes assez fous! 4V で 4FM! dans la dimension rock classique jusqu'à 17 heures. Guardian. On vient d'entendre deux extraits de leur tout nouvel album, At the Edge of Time. On vient d'entendre la très belle pièce Valkyries. C'était précédé de Sacred World, la pièce qui ouvre le disque avec majesté, je dirais. Même si je suis pas du tout un amateur de power metal, j'ai vraiment bien aimé ce disque qui vaut le détour à mon avis. Les membres du groupe le considèrent comme un de leurs trois meilleurs en carrière. C'est vrai que c'est une réussite qui vaut bien 1,8,5 sur 10. Les amateurs de power metal vont bien aimer à mon avis. Ils seront en concert à Montréal Blind Guardian le mardi 23 novembre au m é t r o p o l i s et à Québec le jeudi 25 novembre au Capitole. Une présentation des productions BCI et Capitale du Métal. Ça devrait vraiment être très intéressant comme spectacle. 16h17, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a n a i Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va prendre un virage hard rock avec du nouveau matériel de Vince n e i l et Accept. Mais tout de suite, on écoute le plus grand groupe de m é t a l progressif allemand, Vanden Plass, avec un extrait de leur nouvel album de Seraphic Clockwork, Scar of an Angel, sur les ondes de la radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 891 FM. You And then I speak a shallow prayer. We are going. Rock Classic jusqu'à 17h. 14グループスローズも、メタン・ベデッツ、スパイス・ダイコン、マッチ・アイ・エンデックス、ユーラクシス・ゲイプ、ポーラー・リビアル・コース。 ミニアンランチューミジュー・タニヤル・コーティー、オーケー・リマーションオード・トゥ・トゥ・アリマーションオード・トゥ・トゥ・アリマーションオード・アリマーションオード・アリマーションオード・アリマーションオード・アリマーションオード・トゥ・アリマーションオード・アリマーションオード・アリマションオード・アリマーションオード・アリマーションオード・アリマーション・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 ウエアグラ n オン、フェテ m a ズメ qu'est-ce マッチフェティナ、カスフィーン、サウルスネス。ウエアグラシオン、マッチ、ケスファーラー。 Ah non, ça, euh, écoute, euh, je l'ai remarqué, là, mais qu'est-ce que tu fais en marché de reculons? Ben là, j e n t e n d s dire qu'Assemblage Requis reculait, fait que je pensais que c'était une nouvelle mode, là, comme la Macarena pis le. e Breaky Dance, là. C'est ça qu'il appelle le crum. Assemblage Requis, maintenant l'émission matinale, en pièces détachées, du lundi au jeudi, de 7h à 9h, dès le mardi 7 septembre. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui! Coum!、Oh! 89? ああ。 Vince n e i l avec la pièce-titre de son tout nouvel album Tattoos and Tequila qui vient tout juste de paraître. Juste avant ça, on a entendu une autre nouveauté, Soulfly. Soulfly, qu'est-ce que je raconte là? Soy Work, formation suédoise avec la pièce Night Comes Clean. C'est tiré de leur album The Panic Broadcast que je vous ai présenté ici à Reclassic q u il y a quelques semaines. On a aussi entendu dans ce bloc les Allemands d'Accept. e Oui, Accept q u i s sont de retour avec un tout nouvel album. On a entendu la pièce Teutonic Terrors. L'album s'appelle Blood of the Nations. Il sort mardi prochain. Et au début du bloc, on a entendu Vanden Plass. Un e autre formation allemande, probablement la meilleure dans matière de métal progressif. On a entendu Scar of an Angel, c'est tiré de leur très bon disque Seraphic Clockwork, qui est paru au début de cet été. 16h42, vous êtes à l'émission e c c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Ce dimanche 12 septembre, les Suédois de Catatonia et les Israéliens de Orphanland sont en concert au petit campus de m o n t r é a l c et s sur la rue Prince-Arthur, ce,、euh, ce qui va faire la joie de plein de monde, dont ma blonde en particulier. Et question de souligner le passage de ce groupe parmi les plus intéressants du métal actuel, je vais vous présenter un petit b l o c qui a été préparé par Une vraie, de vraie fan du groupe. Je parle de Michel b r o u bien sûr, de la défunte émission La Brique e le Fanal, e qui a choisi trois des pièces les plus marquantes et parmi les meilleures de ce groupe de vétérans qui fait carrière depuis 1991 et qui ont huit albums studio à leur actif. Un groupe qui a débuté dans le doom et le death metal、euh, et qui s'est raffiné pour devenir un groupe de rock sombre et atmosphérique. Pas très loin du progressif. Un groupe qui n'est pas non plus sans rappeler Opeth par moment dans leurs pièces les plus douces et calmes. Catatonia, à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM. a t a t o n i a On vient d'entendre trois de leurs pièces les plus remarquables en carrière. On vient d'entendre Soy's Song, tiré de leur album The Great, The Great Cold Distance de 2006. C'était précédé de Criminals du disque b i v a Emptiness de 2003. Au début du bloc, on a entendu une de leurs pièces les plus accrocheuses, Chrome, du disque Last Fair Deal g o n e Down de 2001. Je vous rappelle que cette formation suédoise est en concert ce dimanche 12 septembre au petit campus de la rue Prince-Arthur à Montréal avec des Israéliens Orphanland en première partie. Ça devrait être très bon comme spectacle. 16h56, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mes amis Simon Fitzbé et Michel Pro pour leur participation à l'émission de cette semaine. Simon pour les carrés aux dates et Michel pour la sélection métal à la fin de l'émission. Les palmarès, en rappel, vont suivre dans un moment avec mon ami Mathieu Plante. Ce sera suivi à 20h des lutins de l'enfer pour les amateurs de métal plus extrêmes. Amateurs de rock, n'oubliez pas le retour de mon bon ami Fred Durand. au Voyage Insolite lundi prochain à 19h. Serge Nadeau aussi sera de retour en onde e il sera là mardi prochain à 19h pour une nouvelle saison de Rock Révélé. Et le Dr. Pendragon sera à réanimation, comme toujours, à 21h, toujours le mardi, pour vous susurrer tout plein de monstruosités. La semaine prochaine, un rec classique, ce sera la, le troisième vendredi du mois, ce qui signifie que ce sera le traditionnel 3 pour 1 rec classique, donc des blocs de trois pièces d'un seul et même artiste. Mais en plus de ça, en plus d'être le 3 pour 1, ce sera une véritable avalanche de nouveautés. Il y a plein de bons albums qui sortent en magasin mardi prochain, le 14 septembre. Je vais vous présenter, entre autres, le nouvel album de Tristania, celui de Accept, Cataclysm, Backman et Turner, dont je devais vous parler cette semaine. Mais que Je n'ai pas eu le temps finalement de courir. Eh bien, je vais le faire la semaine prochaine. Et surtout, je vais vous parler du tout nouveau disque de Robert Plant, son premier en solo depuis cinq ans, album intitulé Band of Joy, d'après le nom du groupe dont Plant faisait partie avec John Bonham avant que les deux se joignent à Led Zeppelin. Je vais aussi vous présenter un groupe rock psychédélique américain obscur de la fin des années 60 du nom de Bump. Je vais vous présenter une face en entier du premier album classique. De Emerson, Lincoln, Palmer. Je vais bien sûr souligner le 40e anniversaire de ce véritable génie du 40e anniversaire de décès. de ce véritable génie du rock qu'est Jimi Hendrix. Ça va faire 40 ans la semaine prochaine qu'il est décédé. Et n'oubliez pas que REC Classic débute dorénavant à partir de 11h05, juste après les nouvelles de Radio-Canada. Je vous laisse avec une dernière pièce de Catatonia, une pièce tirée de l'excellent disque Discouraged the Ones de 1998, intitulé e Dead House. Et je vous, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à 11h pour une autre émission REC Classic. Salut! We'll、you